Dis-moi, oui, toi, pourquoi Crois-moi, sans amour, plus rien ne va Et je t'en besoin de toi J'ai rêvé, gloire et fortune Je voulais t'offrir la lune Je n'ai plus la moindre chance Sans ton amour, ta présence Oh, dis-moi besoin de toi Et dans ma solitude Au creux de mon ennui J'ai perdu l'habitude Reviens, je t'en supplie Si tu voyais ma détresse Sans toi rien ne m'intéresse Les jours et les nuits se traînent Reviens-moi, j'ai l'amour en peine Oh dis-moi, oui toi, pourquoi Crois-moi, sans amour plus rien ne va Et j'ai tant besoin de toi J'ai rêvé cette nuit même Que tu me disais je t'aime Dis-moi ce n'est pas un rêve Donc le jour se lève oh, Dis-moi, oh, oui toi, pourquoi Crois-moi, sans amour rien ne va Et j'ai tant besoin de toi oh, oh, oh, oui, besoin de toi oh, oh, oh, oui, besoin de toi Oh, mon chéri, besoin